Alors, Germaine Blaisiot, je suis à la fois membre du bureau du groupe Amnesty International de Bayonne et euh, relais de presse chargé des contacts avec la presse pour Amnesty International, ici au Pays Basque Nord. C'est vrai qu'Amnesty International, enfin le nom est connu, mais euh, le mode de fonctionnement et d'action, très peu. D'abord, c'est un mouvement mondial qui maintenant regroupe environ euh, 3 millions de membres et de sympathisants qui agissent dans le monde. Et euh, le mouvement existe dans de très nombreux pays, plus de 130 pays, et il a été créé en 1961. Son travail consiste à faire connaître tous les, les droits humains, nous, nous ne disons pas « droits de l'homme », euh, mais euh, tous les droits humains, et euh, à les promouvoir, comme nous disons, mais aussi à défendre et à lutter contre toutes les violations de, de ces droits, les plus graves violations au moins dans le monde. Avec trois, trois domaines, euh, pour faire simple, pour préserver tout ce qui doit préserver l'intégrité physique et psychique de la personne ça c'est premier point ça regroupe lutter contre la torture la peine de mort et voilà donc intégrité physique et psychique d'autre part euh, lutter contre toute forme de discrimination et troisième point la défendre la liberté d'expression Alors en général, dans le monde, il y a, il y a deux étapes d'abord. Comme nous le disions tout à l'heure, c'est très peu connu. Il y a euh, des enquêtes qui sont faites, des chercheurs qui travaillent, qui sont basés à Londres. Pas tous. Il y en a, par exemple, ceux qui travaillent sur l'Afrique francophone sont basés à Paris. Et il y a un autre bureau en Afrique aussi. Mais la plupart sont à Londres. Et ces chercheurs, ces enquêteurs, si vous voulez, Euh, recoupent toutes les informations et les recoupe eux-mêmes de plusieurs sources sur les violations des droits humains. Les informations viennent des familles, des avocats, parfois des victimes elles-mêmes, ou tout membre d'Amnesty dans le monde entier peut euh, faire savoir euh, ces violations euh, des droits humains. Donc, ça c'est le travail des chercheurs. Ensuite sont construites les actions. Et les actions, elles sont faites par tous les membres et les sympathisants dans le monde, C'est-à-dire euh, faire signer des pétitions, envoyer des lettres. Mais ça peut être aussi, maintenant, des envois de mails, euh, des envois de, de courriers par mail. Mais aussi euh, une diffusion sur les réseaux sociaux, sur Internet, de plus en plus. Pour faire libérer le plus de personnes possible ou faire arrêter la torture dans tel ou tel cas. voilà Ou même euh, d'autres actions, par exemple, qui visent euh, parfois les groupes armés, parfois les entre souvent les entreprises aussi maintenant. On leur demande aussi le, le respect des droits humains. Mais... sortir le rapport annuel d'Amnesty, le gros livre hein, qui donne la situation des droits humains dans le monde, des violations plutôt des droits humains dans le monde. Alors, par rapport au début, c'était au départ, on a un avocat anglais, Peter Benenson, tout seul, euh, qui, euh, parce que deux étudiants en portugais avaient été emprisonnés pour avoir trinqué à la liberté, a lancé le premier appel pour faire libérer ce qu'il appelait « prisonniers oubliés ». Ça a paru dans un journal. Et il, euh, il a appelé les citoyens du monde entier à s'unir. Mais ce petit groupe qu'il a lancé en 1961 est devenu donc 3 millions de personnes. Alors pendant ce temps, euh, qu'est-ce qui a changé Amnesty International a étendu considérablement son domaine d'action des prisonniers d'opinion, on est passé et c'est logique hein, euh, à lutter contre la torture, contre la peine de mort, contre les discriminations de fil en aiguille. Et maintenant, on s'occupe aussi des violations des droits économiques, euh, sociaux et culturels. Donc ça, ça a beaucoup changé. Ce qui a changé aussi, selon euh, Amnesty, et dans son rapport, c'est que le, les militants dans le monde entier peuvent utiliser euh, les, les fameux réseaux sociaux maintenant. Et que ça donne une possibilité Euh, immense alors que Peter Belinson était était traité de euh, de comment dire de d'optimiste mais un peu utopiste voilà or maintenant euh, le, le les manifestants en Tunisie, en Égypte et ailleurs dans les pays arabes on les voit justement dit Amnesty, demander quoi la liberté, la justice justement le respect de tous les droits humains Voilà, donc le monde a changé, mais le combat de d'Amnesty s'est élargi à toute une opinion publique et à une société civile qui devient de plus en plus forte partout dans le monde. Des pas en avant, c'est sur la peine de mort, par exemple. On le sait pas, mais plus de la moitié des pays dans le monde, maintenant, euh, n'exécute plus. On renonçait à la peine de mort. Bon, on en connaît, hein, de très grands qui la pratique beaucoup, mais voilà ça. Euh, la torture est encore pratiquée dans beaucoup de, de pays. Mais euh, ce qui a changé aussi, c'est que justement, il y a des défenseurs des droits humains organisés dans les pays hein, euh, qui n'existaient pas au début de d'Amnesty. Par exemple, au Burundi, où nous avons un partenariat avec euh, des défenseurs des droits humains. Donc, euh, de plus en plus, Amnesty... Euh, intervient un appui des, des organisations sur place de défense des droits de l'homme au zimbabwe je pense à différents exemples euh, des femmes des syndicats au zimbabwe euh, au mexique également hein. on aide amnesty soutient de plus en plus et les et les organisations sur place des droits des droits humains apprécient beaucoup le soutien d'amnesty parce que ça leur donne un écho voilà euh, dans le monde qu'elles n'auraient pas autrement I'm free. Oui, oui. C'est vrai. C'est pour ça que euh, les, les violations des droits économiques et sociaux, on les avait pas avant dans notre travail. Euh, ça a été intégré en 2003 à Dakar. c'est pas un hasard parce que les sections d'Afrique euh, euh, y tenaient. Quoi. Ils disaient, on peut pas travailler uniquement sur les droits civils et politiques. Et on s'adresse, je vous disais tout à l'heure, au, au gouvernement bien sûr, mais aux entreprises de plus en plus. Et euh, pour l'instant, il n'y a que euh, l'environnement, les droits environnementaux, on les voit que, accessoirement, c'est pas d'ailleurs euh, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme au début, parce que, comme vous disiez, voilà, c'est des nouveaux droits venus après. Mais sur les droits économiques et sociaux, j'aime bien donner hum, un ou deux exemples. Il y a une, une action qui n'est pas finie parce que c'est difficile, c'est à l'égard de Shell, qui euh, au Nigeria, dans le delta du Niger, a détruit complètement l'environnement et les conditions de vie euh, des peuples, ce sont des peuples minoritaires, d'ailleurs peu nombreux qui sont là, ils peuvent plus pêcher, ils ont des torchères qui leur polluent tout, et, et leurs poissons, euh, sans le pétrole. Donc là, pour l'instant, euh, on, on mène une action, hein, mais on va passer à une deuxième phase, parce que ce n'est pas, pas fini. Les torchères, elles sont interdites ailleurs dans le monde mais voilà, en Afrique, ben on en laisse. Et, et mais l'exemple qui a réussi, c'est une action qu'on a menée l'année dernière sur une société basée en Angleterre, Vedanta Resources Anant et on a réussi le gouvernement indien à interdit l'extension d'une mine de bauxite et d'une usine de de fabrication de d'aluminium qui polluait complètement le Le, le territoire et les conditions de vie d'ailleurs des adivasiifs une minorité en innde les adivasis pour l'instant c'est voilà le projet est bloqué donc dans ce rapport ce que dit le nouveau secrétaire général c'est que Euh, pour l'instant, il voit surtout euh, cette année et les prochaines, il dit, pour que 2011 ne soit pas euh, pas illusoire si vous les dans le dans le domaine euh, des des libertés du respect des droits, il pense, il parle des, des nouveaux mouvements, des, des révolutions euh, pacifiques en Tunisie, en Égypte et Donc, il demande que les États prennent leurs responsabilités que la justice internationale, qui est un grand volet de notre travail aussi, que la justice internationale s'exerce tout le temps et partout, pas deux poids, deux mesures, hein, que, par exemple, aujourd'hui, euh, ils ont salué le, le fait que Kadhafi sera sera poursuivi devant la Cour pénale internationale. Donc, euh, ils parlent de 2011, surtout, hein, que la justice s'exerce partout et que les peuples arrivent à voilà, une, une À une liberté qui soit pas illusoire et après pour les années à venir il voit l'extension de du travail des avec l'aide des des réseaux sociaux et d'internet il parle beaucoup de wikileaks aussi et euh, il dit que euh, il faut que, utilise, que les militants des droits humains utilisent euh, ces nouveaux ces nouvelles armes euh, pour que Que euh, Internet ne soit pas utilisé par les États pour limiter la les libertés des individus, comme déjà dans beaucoup de pays. Hein, en Chine, il y a la grande muraille pour empêcher les, les Chinois de communiquer avec l'extérieur. Donc, euh, que euh, Internet et les réseaux sociaux so soient utilisés euh, pour... Euh, pour la plus de liberté et de justice et pas pour euh, réprimer les, les personnes et euh, il dit même que notre symbole, vous savez, c'est une bougie avec un fil de fer autour c'est Peter Benenson qui l'avait euh, voilà, imaginé au début ce symbole et euh, Salih Chetty, donc le secrétaire général actuel, dit que euh, il espère que dans les années à venir les autres outils que donné internet ou les ordinateurs vont pouvoir être utilisés par euh, par les citoyens comme des sortes de bougies puissantes pour euh, justement lutter contre pour plus de liberté et de justice dans le monde. Moi, je suis à la base, hein, je suis pas dans les responsables internationaux, mais ce qu'on peut lire euh, dans les documents, on le voit bien. par exemple bien, Le secrétaire général, d'abord, vient du sous-continent indien, et il a travaillé à l'ONU auparavant sur, justement, le les objectifs du millénaire. Vous savez, les fameux hein, les objectifs pour réduire euh, la pauvreté... Euh, l'absence d'éducation, etc. Donc, euh, déjà, le changement qu'il y a eu, c'est à Dakar, comme je vous dis en 2003, euh, l'ouverture au travail sur les violations des droits économiques et sociaux, c'est venu en grande partie de l'influence des sections d'Afrique de, et d'Asie. Voilà. Déjà, on le, on le voyait. Et puis, euh, aussi, euh, c'est un peu eux aussi qui sont à l'origine du fait qu'on travaille davantage euh, sur son propre pays. Voilà, donc euh, ça aussi c'est euh, un peu dû à, à l'influence des, euh, des, des sections des pays du Sud. Mais euh, il y a encore du chemin à faire pour qu'il soit plus, plus présent, ça c'est sûr. La liberté d'expression, justement, avec Internet, et c'est le thème majeur de de la préface du, du rapport de cette année. La liberté d'expression, maintenant, elle concerne des blogueurs ou des journalistes sur Internet. Alors, justement, on a eu un exemple de libération, voilà ce que je vous disais, j'ai le, le communiqué là, euh, vendredi dernier, en sortant le rapport... D'Amnesty, j'ai dit voilà, je connais un journaliste au Burundi qui est emprisonné, qui risque même euh, la prison à vie pour une opinion, une une opinion euh, politique concernant le Burundi. Et euh, j'étais en contact avec son frère qui est un défenseur des droits humains, je lui envoie un message, je lui dis voilà, j'ai parlé de ton frère Jean-Claude Kavumbagou. J'ai parlé de Jean-Claude Cavoumbagou, de ton frère emprisonné, à la conférence de presse. Parce qu'il est dans le rapport d'Amnesty 2000. Personne ne connaît ce nom en France, vous voyez. Bon. Et euh, même à Amnesty France, je dirais. Et il me répond, comme je disais, voilà, j'ai parlé de lui, dis-lui qu'on le soutient dans le monde entier. Et comme qu'Amnesty pense à lui. Et il me répond, mais Germaine, quelle coïncidence. Le tribunal a décidé, le jour où tu as fait la conférence de presse sur le rapport, vendredi, Le tribunal a décidé euh, que finalement il était condamné à huit mois de prison, délit de presse, hein, pour une opinion. Mais comme il a fait déjà dix mois, voilà, il sort. Et c'était vraiment très émouvant, j'ai prévenu Paris, Londres, euh, voilà, on était les premiers hein, à le savoir. Euh, les droits économiques, je vous ai donné un exemple hein, qui est vraiment, vous le trouverez sûrement dans le rapport, an euh, Inde ça c'est vraiment on a arrêté ce projet qui Et là aussi c'était un soutien au combat depuis des années il se battait tout seul les adivasis sur euh, contre cette euh, quand on voit les photos de de, de... de cet environnement euh, tout est rouge à cause de... de la bauxite tout est pollué il peut plus cultiver voilà ça c'est dans le domaine économique qu'est-ce qui a pris social? Oh, ben alors là, j'ai pas des noms en tête mais on, on écrit souvent pour des syndicalistes euh, en Colombie, au Mexique, il euh, y en a beaucoup qui sont menacés de mort et j'ai pas en tête un prêtre, un prêtre qui défend les migrants, ça c'est aussi un de nos grands combats, les migrants et la défense du droit d'asile. Et il y un, euh, le père Padre Solalinde au Mexique, il a fait de la prison. Là, maintenant, ils viennent d'en sortir, pour avoir défendu des migrants mexicains et leurs droits. Voilà, la police euh, n'a pas du tout apprécié ça. Et sur euh, la torture, oui, il y a un, un journaliste euh, au Soudan qui a été torturé à Bouzard, à la mine. Voilà, c'est le cas des, des 50 ans là pour lequel on va, on va écrire. Mais... Parce que euh, l'appel de, euh, de, de l'Amnistie internationale, du secrétaire général et des autres, c'est euh, qu'on doit doubler le, le nombre, pour ces 50 ans, doubler le nombre des gens qui travaillent dans le domaine, euh, avec amnesty internationale. Donc, c'est un plus un plus un. Euh, ce qu'il faudrait, c'est ça, c'est qu'il euh, y a aussi des antennes jeunes, j'ai oublié de le dire, donc que des jeunes et et des gens de, de tous les âges, Euh, ne crois pas que c'est très compliqué de, de militer Amnesty, il euh, y a des, des actions très simples euh, où on n'est pas obligé même de rejoindre un groupe. Ici on est trois groupes, il euh, y a le groupe de Saint-Jean-de-Luce, le groupe de d'Anglais de Biarritz et puis Bayonne parce que nous on couvre l'intérieur. Euh, du Pays Basque. Donc, euh, ou rejoindre un groupe ou euh, on peut adhérer individuellement. On peut aller, euh, même sans adhérer, on peut aller sur le site... Amnesty.fr, il y a tout plein d'actions à signer, de pétitions, euh, soit sur euh, ceux dont je vous ai parlé, sur d'autres. Et là, vous aurez de quoi faire. Et puis, des, euh, finalement, on vit, quelquefois, on me dit, mais euh, qu'est-ce que tu mets en premier Le, le Pays-Basque, les Ria ou le Monde Je fais pas tellement la différence. Voilà, d'ailleurs, je pense aux droits partout hein, euh, quel qu'il soit mais, euh, mais d'ici on regarde le monde de toute façon maintenant le monde est, est un et vous allez voir on finit par vivre euh, au rythme justement de ces personnes avec qui on est en contact on envoie des messages de soutien même aux familles même de, de, de ceux qui sont euh, en prison hein, même que, qui sont très peu connus. Et il y a des messages, je le disais pas par modestie pour Amnesty, mais on a des messages de remerciement en quantité, hein, de, de quantité de prisonniers et de leurs familles qui disent euh, « j'aurais disparu si, si vous n'aviez pas écrit sans arrêt » parce que dans les prisons, quand même, ils les voient, ces lettres, hein, même si on les donne pas toujours. Et c'est vraiment très, très très précieux. Il y a des gens connus aussi. Euh, par exemple, le président Lula, il a été un prisonnier d'opinion défendu par Amnesty. Il le disait souvent d'ailleurs. Il y a des déjà assez connus euh, euh, comme lui et, et puis d'autres euh, moins connus et c'est pareil. Il y a des des prisonniers tchétchènes, des disparus tchétchènes très peu connus euh, dont on s'occupe ou, ou pour lesquels on demande qu'une enquête soit faite et euh, Alice Salem Tamek il c'est pareil personne ne... à part les quelques militants le connaît chaque fois qu'il est emprisonné on lui, on lui a écrit nous avons répondu mais ça fait je pas une dizaine d'années qu'on le, qu le suit et il défend les droits des Sahraouis pacifiquement voilà et pour ça régulièrement il il va en prison ou il est torturé voilà mais là il a été libéré avec d'autres pour lesquels on avait écrit aussi un journaliste comme vous Chekibalkiari aussi Au Maroc, il y a eu plusieurs libérations.